إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 Aujourd'hui on commence le cours 9 dans l'explication des méfaits de la démocratie du livre du cheikh Hassan ibn Qasim al-Raymi et c'est le livre qui s'appelle « l'adillat al-shari'iyah li kashfi talbisat al-hizbiya ala al-mujtama'at al-islamiyah » et donc on arrive au point numéro 12 dans les méfaits de la démocratie c'est « illahi min al » Le fait de suivre le système de démocratie et d'élections, c'est une obéissance aux ennemis d'Allah, parmi les juifs et les chrétiens. Le Donc, le cheikh, il dit que euh, l'explication de ce point-là, c'est que, en fait, le système des, des élections, le système démocratique, c'est un système qui a été euh, ramené des koufars. On l'a pris des kuffars, parmi les juifs et les chrétiens. Il a été ramené. Des, des juifs et des chrétiens qui sont les ennemis d'Allah subhanahu wa taala donc d'accepter ce système là et d'appeler à ce système c'est une obéissance pour les juifs et les chrétiens et Allah nous a interdit dans le Coran d'obéir au Coran euh, pardon Allah nous a interdit dans le Coran d'obéir aux, aux juifs et aux chrétiens Allah subhanahu wa taala il nous a ordonné de faire le contraire de ce qu'il nous demande de faire, ou bien de les contredire, de ne pas les obéir. Et il mentionne le verset 100 dans la sourate al Imran, le verset saint, ça dit, ô vous qui avez cru, n'obéissez pas, ou bien si vous obéissez à une partie des gens du livre, ils vont vous ramener à la mécréance après que vous ayez eu la foi Ils vont vous faire devenir les kafirine après que vous ayez eu la foi donc on n'a pas le droit de les là il par l'imam Ibn dit Le Cheikh il mentionne donc, euh, cet absir, l'ibnou kafir, qui dit que Allah avertit ses serviteurs croyants de, contre l'obéissance des munafiqines et des kuffars, Qu'on n'a pas le droit d'obéir les kuffars et les munafiqines. Même Allah s'entraîne un autre verset, dans le il dit, oh vous les croyants, ya ayu al ya ayu al Oh, toi le prophète, hein, Allah s'adresse au prophète, ya ayu al la tuta al wal wa je pense que c'est le premier verset d'un surat euh, Al-Ahzab, il commence ce verset en disant « Ya ayo al-Nabi yuttaqillah »« Oh toi le prophète, crée Allah, wa la tute' al-kafirina wa al-munafiqim »« Ne n'obéis pas aux mécréants et aux hypocrites » Donc ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'obéir aux kuffars et aux munafiqim, et que de les obéir ça nous amène à revenir à la mécréance si on les obéit, dans, et ça nous, ramène à, ça nous amène à l'humiliation dans la dunya et dans Et Il mentionne le verset 149 dans Surah al emran dans lequel Allah s.a.w. dit, et si vous obéissez à ceux qui ont mécru, ils vont vous faire revenir en arrière et vous allez revenir perdant. Et euh, Il y en a parmi les les gens des fois, quand on leur dit des choses comme ça, par exemple qu'on n'a pas le droit d'imiter les Koufars et les Munafiqid, et, les, et, les Muna et quand on leur dit par exemple que la démocratie c'est un système inventé par les Juifs et les Chrétiens, qu'on n'a pas le droit de le suivre, eux par exemple ils amènent des Shubuhat pour essayer de de dire mais c'est pas parce que euh, quelque chose vient des Koufars que c'est pas bon, hein, ils disent toujours ça. et le problème c'est qu'ils mélangent entre les choses qui, viennent, qui sont de la dunya, les choses qui sont permises, qui sont moubah, et des choses de la religion qui font partie des fondements de la foi. Donc par exemple, euh, ils vont dire que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à son époque, il a utilisé parfois des choses qui viennent des koufars, et il a pris des choses qui viennent des koufars parfois comme par exemple, supposément dans la bataille de al-Hajjaz le Prophète a creusé une, un fossé, hein, pour, pour, euh, comme une stratégie de bataille, il a fait creuser une fossé tout autour de Médine pour euh, attendre les kouffars qui voulaient venir, et euh, ça c'était une technique que Salman al-Farisi lui avait expliqué, il disait que chez nous quand on fait la guerre on creuse des fossés comme ça, et le Prophète avait trouvé que c'était une bonne, une bonne chose, une bonne technique. Et il l'avait utilisé. Et euh, c'est pour dire, regardez, le prophète صلى utilise des techniques de guerre qu'il prend des Perses, et des idolâtres, des, des boucliers. Et euh, en essayant de, de faire des parallèles entre ça et l'exemple de la démocratie pour dire si on peut utiliser des trucs de guerre, des coups forts, pourquoi on ne peut pas utiliser la démocratie C'est juste une méthode différente de gérer les questions d'État, puis des trucs de ce genre, puis de gérer là euh, les choses qui ont rapport avec ça, ça oui c'est ça, mais la réalité comment on peut faire pour comprendre cette Shubha, et comment on peut réfuter cette Shubha, c'est que euh, les questions de guerre, puis les, tra les stratégies de guerre, puis les trucs de la dunya, comme par exemple les choses techniques, ça c'est des choses qui n'ont pas rapport avec les fondements de la religion, ni avec la croyance. Des choses de la douleur, hein, et ça c'est permis de prendre tout ce qui est bon là-dedans dans les affaires des koufars, hein, tant que c'est pas quelque chose qui, a, qui est relié avec les fondements de la foi et avec la, la pratique religieuse. Toutefois, quand il y a des choses qui sont clairement expliquées dans notre religion, qui font partie des, des choses qui ont été clarifiées par le Coran et la Sunnah, de laisser tomber ça, puis de prendre ce qui vient des koufars pour suivre ce qu'ils ont, qu ont inventé, hein, et bien là, Ça représente comme si on est en train d'abandonner des principes de notre religion pour suivre qu'est-ce qui vient des ennemis d'Allah spontané, comme par exemple la question des votes et de la démocratie, la souveraineté de l'homme, euh, et la souveraineté de, de, de le, la gouvernance de l'homme par l'homme ou des trucs de ce genre. Ça, c'est quelque chose qui vient en, en contradiction directe avec les fondements de la foi dans l'islam, parce qu'on a expliqué déjà que la souveraineté de l'homme par l'homme c'est quelque chose qui est en opposition avec l'islam, parce que dans l'islam c'est l'homme qui, c'est pas l'homme qui est souverain sur l'homme, mais c'est bien entendu Allah qui désigne ce qui est légal et ce qui est illégal, ce qui est permis, ce qui est interdit, et qui a révélé des livres et des messagers, et c'est pas par élection qu'on décide ou qu'on choisit notre gouverneur, c'est plutôt euh, quelque chose qui s'est… Euh, désigné par la Bayrah, l'allégeance, et on a expliqué qu qui donne l'allégeance dans l'islam, c'est pas n'importe qui, c'est Ahlul Hilli wal aqd et ça on va expliquer de toute façon plus en détail, et en même temps aussi, c'est que euh, on n'a pas le droit de retirer quelqu'un du pouvoir, une fois qu'il est au pouvoir, il faut euh, il faut qu'il reste au pouvoir, même s'il est juste, ou même s'il fait du mal, mais on a le droit de le conseiller, on a le droit de lui donner le masiha, on a le droit de lui donner le bon conseil. Hein, toutefois en privé, hein, pas n'importe comment, pas, euh, pour faire la fitna et des trucs de ce genre. Donc tout ça, c'est des choses qui sont clarifiées dans le Coran et dans la Sunna, qui font partie de nos principes, et on n'a pas le droit de remettre ça en question, ou rejeter ça pour suivre l'exemple des Kouffars. Donc malheureusement, ce qu'on remarque de la part de ces euh, gens de Hizbiya, c'est qu'ils essaient de déformer la réalité de la Sharia pour obéir aux Kouffars et aux Mouna C'est comme, euh, comme les, tous les autres systèmes aussi qui viennent de découvrir, comme le communisme. J'écoutais une cassette justement de Cheikh Rabi'a où il réfute euh, euh, Sayyid Qutub. Il, il, on, il, il y avait un élève qui lisait le livre du Cheikh, et le Cheikh il faisait des commentaires. Le livre qui s'appelle « Al-Awasim min ma'inda Sayyid Qutub min al-Qawassim » c'est une réfutation de Sayyid Qutub sur certaines questions, et il parlait par exemple des questions comme de communisme et il parlait de liberté religieuse, parce que c'est trop tôt qu'il la liberté de croyance, la liberté religieuse et tout ça, et donc euh, le Chir il disait non, ça c'est absurde, ça ne fait pas partie de l'Islam, et donc euh, il parlait par exemple du fait que ces gens-là ils disent non, nous on, on veut s'allier avec les chrétiens, on veut s'allier avec les juifs, on veut faire des dialogues avec eux, on veut se rapprocher avec eux contre les contre les communistes. Contre les laïcs, contre les athées. Hein. Et <rire> le chef, il, il, il disait ça, c'est stupide, en fait, c'est absurde de dire, on va s'unir avec les juifs et les chrétiens contre les, contre les communistes, parce que, qui a inventé, les communi qui a inventé le communisme Il dit, c'est les juifs et les chrétiens qui ont inventé le communisme. Et donc tu vas t'allier avec les juifs et les chrétiens, alors que c'est eux qui ont créé le communisme, et tu veux t'allier avec eux contre le communisme, ça fait pas de sens, tu vois. Donc c'était pour dire euh, comment euh, parfois ces, ces coufards là ils Lévisin inventent des, des systèmes et qui sont inspirés peut-être des fois même parfois de leur de leur même euh, religion-là, et il y en a qui disent on veut se, se rallier avec les juifs et les chrétiens contre ces gens-là, et ça, ça représente en même temps une obéissance pour les coufards Ensuite, le point, quatre, le point numéro 13, le chef chinois dit, le Cheikh, il m'a dit, il m'a Al il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il que Le système euh, dit, il euh, il vient dit, il m'a il vient euh, ou il Euh, l'aspect de l'ordonnance du bien et l'interdiction du, du mal de, euh, sur le plan de, des individus. Donc ça veut dire que les individus vont plus interdire le bien euh, interdire le mal et ordonner le bien entre eux. Et euh, il explique ça. اذن الوكالة طريق لتحقيق المصالح لتحقيق المقاصد الشرعية ولإسقاط التكاليف الشرعية ومن التكاليف الشرعية التي يسقطها قائل, قائل هذه المقولة قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة للأفراد ويأتي إن شاء الله الرد على هذه المقولة في الباب الثالث رقش شيخ الزي que euh, d'après le système démocratique la personne qui fait un vote qui vote pour quelqu'un et eh ben c'est comme si euh, elle elle euh, elle lui remet elle remet à la personne pour qui elle a voté euh, disons euh, cette responsabilité là d'en de, donner le bien d'être le mal à sa place. Donc euh, c'est comme s'il si disait que, comme certains, euh, démocrates, ou certains, chézbien, ils disent, donc, que, c'est quoi alouaka ala? C'est comme la, la, la, gérance, comme si, en fait, je traduis ça par la gérance, mais en fait, c'est comme si, par exemple, euh, euh, moi, j'ai, j'ai, un magasin, j'ai une compagnie, puis, je veux, je, je, te, je te donne la, la, la charge de t'occuper, toi, de mon commerce, ou de mon, de mon, de ma compagnie, pendant mon absence, je te donne une loi là. donc ça veut dire que pendant ce temps-là, c'est toi qui vas être le responsable. C'est comme si t'es le gérant de mon magasin quand je suis pas là. Donc tu as toutes les responsabilités et les devoirs du propriétaire, sauf que c'est pas toi le propriétaire. D'accord Donc c'est comme si c'est la gérance. C'est comme si t'es un gérant. Ok Et euh, la loi cala c'est ça en fait. C'est Il dit que c'est une méthode pour arriver à remplir les, les objectifs de la charia, hein et pour faire tomber les, les responsabilités légales sur les individus. Ok, c'est-à-dire les individus vont plus être responsables. Ceux à qui appartiennent les choses directement, c'est plus c'est plus eux qui vont être responsables, mais c'est les gérants qui vont être responsables à leur place. Et donc C'est comme si euh, toi tu vas voter pour quelqu'un, c'est comme si il devient ton gérant et donc il va s'occuper du de, de système, puis il va faire ce, qu qu -ce qu'est-ce qu qu qu que tu dois faire toi, lui il va le faire à ta place. Et donc euh, parmi ces aspects-là, il y a le fait de t'ordonner le bien, d'interdire le mal par rapport aux individus, mais il, il est là-bas pas plus que ça là-dedans, parce qu'ils disent que ça on va le réfuter dans le chapitre 3. Dans le chapitre suivant, il va, il va parler de ça en détail. Donc, il n'en a pas parlé plus que ça ici. Après, il mentionne le point 14, hein. En fait, euh, au sujet de Al-Amrudd al je pense qu'on peut tous voir, même si le chef il en parle plus loin, il va réfuter ça plus loin, mais on peut tous constater, dans la société démocratique, que, en réalité, Ça détruit le, ce principe de l'islam, de l'ordonnance du bien et de l'interdiction du mal, au nom de la liberté individuelle. Ça c'est quelque chose qu'on peut tous remarquer parce que tout le monde va dire non, on a le droit de faire ce qu'on veut, parce que du moment que quelqu'un a une, dire, une liberté de croyance, et eh ben il a une liberté d'agir aussi, parce que si tu as le droit de croire qu'est-ce que tu veux, tu as le droit de croire que l'alcool est halal tu le droit de croire que le divinat c'est halal. Hein Et donc si tu crois que c'est halal, même si c'est interdit dans le Coran, donc ça veut dire que tu as le droit de le faire. Hein Et si tu crois que tu as le droit de le faire, mais là après, ça amène à ce que t... quelqu'un ne peut pas t'interdire de le faire parce que tu as cette liberté-là. Donc après, c'est ça le danger de dire que quelqu'un est libre dans sa croyance. Si, si, si quelqu'un est vraiment musulman, il n'est pas libre. Il doit se soumettre aux règles de la religion. Sinon, s'il remet en question les lois et les principes, donc ça remet en question sa foi aussi. Le chef il dit ensuite, le point 14 <fix -se> <titrage> <gélis> Le fait d'utiliser le système démocratique ou électoral, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu, tu, tu détruis ton objectif door que tu utilises pour y arriver. Dans le que, le chef de dat het manier is in is een goede om het is een te in is een La personne qui rentre dans les élections dans le système démocratique, elle dit moi je rentre dans le, la démocratie pour faire pour arriver à établir la compréhension que c'est Dieu le, le dirigeant et c'est Dieu c'est Dieu le maître de tout et c'est lui qui fait les lois. Mais pour arriver à, à ça, je dois reconnaître que l'autorité vient du peuple, et vient de la, des, des hommes, ou que les lois viennent des hommes. Donc c'est comme si tu dis, je vais, je vais arriver à établir la, la, la souveraineté dans sur, sur terre, mais pour y arriver, je dois reconnaître que c'est l'homme qui est le souverain, celui qui a, celui qui a le pouvoir de légiférer. Donc c'est comme si tu détruis ton objectif par le moyen que tu utilises pour arriver à cet objectif-là. Et c'est ça la contradiction de ces, de ces soi-disant islamistes. Tu, tu, tu veux établir l'islam, puis tu Pour y arriver, il faut que tu rejettes l'islam pour, pour le faire. <rire> Donc c'est une contradiction. C'est comme quelqu'un qui dit Je vais, je vais, aller, je vais établir l'unité d'Allah, mais pour arriver à l'établir, il veut utiliser un moyen qui implique qu'il doit faire le shirk pour le faire. C'est contradictoire. Ouais, il y a des gens comme ça qui disent ça, mais ça c'est pas correct. Hein, il y en a, y en a des gens qui disent ça. Il y en a qui disent, comme par exemple, tu sais, comme le frère Moukta, il dit, tu sais, il y a des gens qui pensent que, comme dit, pour leur interdire à des gens de faire le chèque il faut le faire avec eux, puis après ça, tu leur dis, c'est pas correct de le faire. C'est vrai! Il y en a qui disent, non, mais si tu vas aller leur dire que ça faire le chirque, faut tout le tombe, c'est chèque ils vont pas accepter. Donc tu vas le faire avec eux, après tu leur dis que c'est pas correct. Ça, ça c'est absurde! C'est ce que tu es en train de, de, de détruire ta dame toi-même. Hein Il dit mais comment Non, il l'a pas fait. Non il donnait un exemple. Tu vois C'est comme quelqu'un, il, il veut appeler les gens qui sont dans un bar à arrêter de boire de l'alcool. Donc, il rentre dans le bar, il faut que les gens boire avec eux, puis il dit, il faut déjà arrêter de boire parce que c'est pas bon. Hein mais il y a des gens comme ça, malheureusement. Donc euh, après, euh, il mentionne un autre point, c'est le point numéro 15. Donc il dit que le système démocratique se base sur la majorité. En de meerderheid, weet je, is verloren. In een grote is niet onder de waarheid, ofwel is ze niet de goede Dus de Sheikh Hijwaadele Amr muqallifun het Islam. "Kala ta'ala intuq al-aktar min fil ardh من بني آدم أنه, أنه الضلال كما قال تعالى ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرفت بالمؤمنين وهم في ضلالهم ليسوا على يقين من أمرهم وإنما هم في ظنون كاذبة وحسبان باطل وقال الشيخ السعدي وظلت هذه الآية على أنه لا يستدل على الحق بكثرة أهله ولا يذل قلة السالكين لأمر من الأمور أن يكون غير الحق بل الواقع بخلاف ذلك فإن أهل الحق هم الأقلون عددا والأعظمون عند الله قدرا وأجرا بل الواجب أن يستدل على الحق والباطل بالطرق الموصلة إليه لشيء في Ce principe est en contradiction avec l'Islam et la voie de l'Islam, parce qu'on ne se base pas sur la majorité dans l'Islam pour savoir qui est sur la vérité ou non. Hein. Et il mentionne des versets qui prouvent ça, il mentionne le verset 116 dans Surat al-An'an, si, et si tu obéis à la majorité des hommes, à la plupart des hommes sur la terre, ils t'égareront du chemin d'Allah. Et ça c'est la vérité. Hein. En il mentionne un autre verset qui dit, en fait, il mentionne les paroles de l'imam Nukatir, euh, Rahimahullah, qui explique ce verset-là. Et pour l'expliquer, il mentionne d'autres versets aussi. Il dit que Allah, spécifiek, nous informe, euh, de l'état de la plupart des hommes sur la terre, en milieu fils d'Adam, que c'est l'égarement, leur état. Leur situation, c'est qu'ils sont dans l'égarement. Puis, il mentionne le verset, euh, 71, dans son as-safat, et ça dit, Et la plupart d'entre euh, la plupart des premiers la, la, première, la plupart des premiers parmi les hommes les premiers peuples se sont égarés avant eux. Et après, il mentionne le verset 103 dans sourate Youssef qui dit et la plupart des gens même si euh, tu le désires ardemment ils ne vont pas être croyants. Euh, la plupart des Hommes, ils ne vont pas y croire, même si toi tu le désires, même si tu voudrais qu'ils croient, et ils disent qu'ils sont dans leur égarement, ils n'ont aucune certitude de ce qu'ils font, ils ne font que suivre des conjectures mensongères, hein, et ils pensent qu'ils sont sur la vérité, alors qu'ils sont dans le faux. Ça c'est la majorité des Hommes, après ils enseignent les paroles d'un autre savant qui explique le Coran, il dit euh, que ce verset-là, Euh, est une preuve, ou bien ce verset là prouve qu'on n'a pas le droit de se baser sur la quantité des gens pour savoir qu'est-ce qu'elle est la vérité. Ce n'est pas la quantité qui va prouver que les gens sont sur la vérité. Euh, et, et le fait que des gens soient peu nombreux, ça ne prouve pas que ce qu'ils suivent, c'est pas bon, ce n'est pas, pas la vérité ou ce n'est pas le, la bonne voie. La réalité, c'est le contraire, que la, les gens de la vérité sont souvent la minorité parmi les hommes en nombre, mais ils sont les plus élevés auprès d'Allah, et les plus importants auprès d'Allah en valeur et en récompense. Et après, il dit que c'est obligatoire plutôt de se baser sur la vérité, ou euh, bien c'est important, ou c'est obligatoire. de prendre Euh, les bons moyens pour arriver à connaître la vérité, et d'utiliser ça comme une preuve, non pas d'utiliser la, la quantité et le nombre comme une preuve pour savoir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux, d'accord Et après ils disent tout parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui disent, oui mais la plupart des musulmans ils font ça, ou la plupart des musulmans ils font pas ça, ou la, ma la majorité des musulmans ils font pas ça, la majorité ils font ça, et ils pensent que ça c'est une référence, c'est comme par les Kramadans des fois, et pas je suis plein d'autres, parmi les gens qui parlent de l'islam, ils disent toujours, ah, mais ça c'est une minorité des musulmans qui pensent comme ça, c'est pas la grande majorité, la grande majorité, ils disent autrement. Et la réalité, c'est que c'est pas la majorité qui détermine qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Hein? La majorité des musulmans sur la terre, ils font pas la salat. Donc, est-ce qu'on va dire que la salat est pas obligatoire, parce que la majorité des musulmans font pas la salat? Hein la majorité des femmes musulmanes, elles marchent dans la, dans la rue sans porter de hijab. Est-ce qu'on va dire que, la que le hijab c'est pas obligatoire Donc c'est pas ça la référence pour nous. La référence c'est qu'est-ce qui est ordonné par Allah subhanahu wa d'accord Et ce que Allah nous ordonne de faire, c'est ça ce qu'on doit faire, même si la majorité des musulmans ne le font pas, d'accord Ça c'est important. Et de ramener la religion. À, à la démocratie, d'appliquer la démocratie dans l'islam, ça impliquerait, ou bien ça voudrait dire que les musulmans doivent se baser sur qu'est-ce que la majorité veut pour décider qu'est-ce qu'on doit faire dans la société. Et ça c'est grave, parce que ça va amener les gens à tomber dans les garments, parce que la majorité des gens, ils vont vouloir voter pour qu'est-ce qui va satisfaire leurs passions et leurs désirs, même si c'est contraire à la religion. Et si on donne la religion, on, si on laisse la religion ou les lois entre les mains de la majorité, ben c'est fini par la suite, c'est fini pour les gens qui veulent suivre la vérité, parce qu'ils sont minoritaires, hein ben c'est ça ce qui se passe ici exactement, et eux ils se basent sur le fait, les gens qui ont dessiné le système démocratique, ils se sont basés sur ça justement. Ils ont observé la société, ils ont dit, la majorité des gens, ils ne sont pas d'accord avec la, la religion ou les règles de la religion, donc on va leur donner le pouvoir pour qu'on puisse faire quest ce qu'on veut, hein, pour qu'on puisse suivre nos patients. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont réussi à établir ce système, et là, après ils ont dit, regardez, tout le monde est content, c'est la, la majorité qui, qui, qui l'a voulu, c'est la majorité qui l'a décidé, donc on l'accepte. Et donc, on ne peut pas remettre en question, mais c'est la volonté du peuple. C'est la volonté du peuple. Le peuple a choisi. Le peuple est dans les gamins. Donc, malheureusement, ils ont choisi les gamins. Le chef dit, il y a une il y il y وأن رأي كل إنسان يتوقف على تجاربه فإذا اختلف الناس في التجارب اختلفوا في الآراح ورأي كل إنسان مما يتوقف على أخلاقه فإذا اختلف الناس في الأخلاق اختلفوا في الآراح وهكذا فمن الناس من نظرته صبشية ومن الناس من نظرته عميقة ومن الناس من نظرته بين هذا وذاك فهل نستطيع أن نوحد الناس في العلوم ليكون رأيهم واحدا وهل نستطيع أن نوحد الناس في الأحلاق ليصل إلى رأي واحد وهل نستطيع أن نوحد الناس في العلم ليصل إلى رأي واحد فهل يمكن أن نوحد البشرية وهم يختلفون في هذا كله إن ذلك مستحيل إلا ذلك لا يمكن إلا بالاعتماد على الكتاب والسنة في كل قضية من قضايا الحياة، وإن حصلت تفاوت بينهم فيسير بينهم يسير، فإنهم يرجعون عند التنازع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أما الاعتماد على الأغلبية هامجية. Le chef lui donne un exemple, il dit que, on peut rajouter à l'explication des savants ici, que chaque, euh, opinion, les opinions des gens se basent souvent sur leurs connaissances. Et si les gens sont divers dans leurs connaissances, ils divergent donc dans leurs, dans leurs opinions. Et on peut dire aussi que, l'opinion des gens, euh, est différente selon Les, les expériences qu'il a vécues. Et les expériences des gens sont divergentes. Sont divergentes. Et donc, c'est pour ça qu'ils divergent dans leurs opinions. Après, il dit, et aussi on peut dire que euh, le, le caractère ou le, le comportement des gens va faire en sorte qu'ils auront une opinion différente. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont divergence d'opinion à cause des divergences dans le comportement et dans le caractère qu'ils ont. Et euh, il y a des gens qui ont une vision ou une, une, une observation qui est superficielle, et donc qui analysent les choses plus profondément. Et donc il y en a qui sont entre ces deux-là. Et donc est-ce qu'on est, qu est, qu est capable de réunir tous les êtres humains pour qu'ils aient une seule connaissance Ou bien est-ce qu'on est capable de réunir tous les êtres humains pour qu'ils aient un seul comportement ou un seul caractère Ou est-ce qu'on est capable de réunir tous les gens pour qu'ils aient une seule opinion et de réunir toute l'humanité, alors qu'ils sont divergents dans toutes ces choses-là. Le il s'est dit ça, c'est impossible. Et c'est pas possible, excepté si on ramène les gens au Coran et à la Somme pour juger dans toutes les questions de la vie. Et s'il y a des petites divergences, des petits désaccords qui arrivent par la suite, On est capables de les régler en retournant au Quran et à la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah il le dit dans le verset 59, dans Surah Al-Munissa, et si vous divergez en quoi que ce soit, ramenez la à Allah et aux messagers, si vous croyez réellement à Allah et aux autres derniers. Mais de se rapporter, de supporter, de se baser sur la majorité qui est perdue, qui, qui est un peu, hein, un peu divergente là, comme ça, sur cette majorité-là qui, qui qui voit pas clair, pour se baser sur ça, on ne on sera jamais capable de réunir l'humanité du tout. Donc ça, c'est le point, numéro 15. Là, le, le point numéro 16, le il dit Le fait de suivre le système euh, électoral ou démocratique, ça va, ça va faire en sorte que Euh, on va perdre les deux conditions pour que nos actions soient acceptables ou acceptées. C'est-à-dire qu'il y a deux conditions qui doivent être respectées pour que nos actions soient acceptées par l'Ontario international. C'est la sincérité, la pureté et euh, dans nos intentions et il faut aussi que notre action soit euh, exempte de toute forme de shirk, et aussi il faut que notre action soit. Euh, fait un accord avec la sunna, comme on a expliqué ça plusieurs fois. Donc ça, c'est les deux conditions pour que nos actions soient acceptées. Puis le Cheikh il mentionne les euh, les conditions pour que nos actions soient acceptées en détail, et il cite les exemples de euh, de ça, comme par exemple euh, les paroles de l'imam al-Qadiyyah qui dit liablouhakum amala, puis il explique pour que ton action soit het is het is een hele andere zaak. Het is donc hele andere être Het pour allah hele enfin, aucune forme de chef Puis, il faut de hele andere zaak. Het is een hele andere zaak. Het is een hele andere zaak. Het de een hele Het is een hele andere zaak. Het is een hele andere zaak. Het een من يشارك في الانتخابات يرى أنها طريق لتحقيق المصالح الشرعية وهذه المصالح الشرعية أعمال صالحة ينبغي أن تحتف بشرطين لقبوله لقبولها الأول الإخلاص لله تعالى في ذلك أما الثاني متابعه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا العمل فالناظر في أحوال المشاركين في مثل هذه البرلمانات يعودهم توفر الشرطين في قبول العمل الذي من أجله شاركوا في البرلمانات الانتخابية وبيان ذلك النسة للشرط الأول فيكاد أن يجذب بأنه مفقود في العمل وذلك لأن من يشارك في الانتخابات سيق het is en een beraar voor de vijfde. Omdat hij het niet en je hebt het niet en je hebt het het niet en je het in het Euh, ils voient qu'ils veulent arriver à euh, satisfaire des intérêts de la charia, et les intérêts de la charia, les bienfaits de la charia, bien, bien, les, bien entendu, sont des choses qui sont des bonnes actions, c'est supposé d'être des bonnes actions, et elles doivent avoir pour être acceptées deux conditions, comme on a dit, être faites purement pour Allah et deuxièmement être en accord avec la sunna du prophète Donc la personne qui observe l'état des gens qui sont dans les parlements, on peut, on peut presque être certain que ces deux conditions-là sont absentes chez ces gens-là dans les parlements électoraux. Et voilà, pour, voici des exemples pourquoi. les première condition, elle n'est pas là du fait que la personne qui rentre dans les dans les élections, elle doit établir son a, son allégeance et son a, son association aux gens selon le parti, donc il aime pour le parti et déteste pour le parti, comme on a expliqué la semaine passée. Et ça, ça veut dire qu'il contredit Al-Wala ou Al-Bara dans cet aspect-là. Et donc ça, c'est sûr que ça vient jouer un rôle dans l'intention de la personne, soit que ça, ça vient euh, déranger l'intention, ou bien la détruire au complet, ça, ça, ça détruit la pureté de l'intention pour Allah Et ensuite, la deuxième condition, en is de tweede conditie, is ook niet aanwezig. We de chef van de familie, we hebben de chef van de familie, we hebben de chef Euh, Ab le deuxième condition, c'est de fait de suivre le prophète sallallahu ben, il est absent également. Cette condition-là, elle est absente chez ceux qui rentrent dans le système électoral et la démocratie, parce que, comme on l'a dit au neuvième point, eh ben, ils suivent pas l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment le prophète a affronté les ennemis d'Allah, les mouchriquiers. Au contraire, au lieu de les opposer et les affronter, <rire> ils cherchent à s'allier avec eux et à faire, à faire des, des, des compromis avec eux et transiger. Donc ça c'est une contradiction de la sunnah du Prophète صلى الله wa sallam. Et puis après, évidemment, on voit clairement que euh, c'est dangereux de faire partie des, de, ou bien de participer au système électoral. Et qu'il euh, dit que Abdullah ibn Masud a, a certainement dit vrai et il jure par Allah de ça en disant que lorsque Abdullah ibn Masoud a dit combien de personnes veulent arriver, arrive euh, arriver à quelque chose de bien mais ils n'y arrivent jamais. Il a l'intention d'arriver à quelque chose de bien mais il n'arrive jamais parce que c'est pas suffisant juste de vouloir. En d'avoir l'intention pour faire le bien, il faut prendre les bons moyens pour y arriver. Hein? Le chef de ونظرتهم المستقبلية للحكم وإدارة البلاد بالطريقة التي يرونها مناسبة وتشد الظار الناس كما لا تخلو أن تكون بعد هذه البرامج الانتخابية ترفع الشعارات العلمنة والكفر بدين الله تعالى. نشوف الذكر. النّسّسّمّ إلكتروّال دالو بوند سات. سادنّ لا لبون سادنّ لا شانسّ على طول بون سات à tous les partis, à toutes les tendances, à toutes les à toutes les les les, toutes les, les idéologies de présenter leur parti et comment ils veulent gérer les affaires de l'État, comment ils vont essayer de gérer euh, les affaires de l'État et c'est quoi leur politique et leur plan pour l'avenir. Et donc euh, ça ça veut dire quoi Ça veut dire que tu vas donner la liberté Il a chance à tous les gens de, de couple, les gens qui appellent à la laïcité, les gens qui appellent à, à, au communisme ou à d'autres idéologies de couple, de parler librement et d'appeler librement le, le peuple, la population à ces idéologies-là qui sont contraires à l'islam. Et Donc ça veut dire que tu donnes la, le droit aux gens d'appeler à la mécréance et à, à l'égarement, et, à, et à, à tout ce qui est contraire à la vérité. Et donc ça c'est pas quelque chose de correct dans l'islam. Le point numéro 18, 18 c'est que le système démocratique, il met à égalité le vote de l'homme et le vote de la femme, le vote de, du mécréant et le vote du croyant, le vote de, du, du savant et le vote de l'ignorant tous ces gens-là quand ils votent on vote à la même valeur et donc ça prouve quand même l'absurdité de ce système parce que le cheikh dit "إن هذه المفسدات تصادم نزول الوحي التي تبين وتوضح الفرق بين العالم والجاهل والمؤمن والفاسق والمرأة والرجل قال تعالى كان كان فاسقا لا donc le cheikh dit que ce là C'est un, un effet qui est en opposition avec les textes de la révélation du Coran et de la Sunna, parce que les textes du Coran et de la Sunna clarifient d'une façon très très très apparente et claire qu'il y a une divergence, il y a une différence entre l'ignorant et le savant, entre le croyant et le non-croyant, et entre l'homme et la femme, tandis que le système démocratique ne fait pas de différence entre ces choses-là, et le chef il dit Allah SWT dit dans le verset 18 dans Suat al est-ce que celui qui est croyant est comparable à celui qui est pervers Ils ne sont pas égaux. Allah SWT dit ils ne sont pas égaux, la yastawun, ils ne sont pas égaux, sont pas égaux. Sont pas égaux, égaux les deux. Après, il mantent les paroles de l'imam Ibn Kathir à ce sujet-là, il dit, قال il dit من كان مؤمناً بآياته متبعا لرسل لرسله بمن كان فاسقاً أي خارجاً عن طاعة ربه ومكذباً لرسله إنه كما قال تعالى أم حسب الذين اشترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم سأم يحكمون وقال تعالى أم نجعل الذين أمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار وقال تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون أي عند عند الله يوم القيامة لشيخ إلا ذو شط وقال إنما قل وقال تعالى أتنفذني نوضف مفتاح دار السعادة دي وقال, ابن القيمة فيه فيه وقال تعالى قل هل يختبئ الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى إلا يخشى الله من عباده العلماء لذلك تعالى لما هو ابن كثير لما هو ابن كثير تعالى لأنه يخشى الله من عباده العلماء Ils ne sont pas, Allah n'a pas jugé de façon égale, ils ne sont pas égaux pour Allah dans son jugement, au jugement dernier, euh, le croyant est, qui, suit, qui croit en ses versets, qui suit ses messagers, et le pervers, le désobéissant, le, le pécheur. Euh, ou celui qui est sorti de l'obéissance de, de son Seigneur en traitant de mensonges ses messagers. Ils ne seront pas traités de la même façon par Allah. Ils ne sont pas jugés de la même, fa de la même façon. Allah SWT, dit Est-ce que ceux qui euh, font des péchés, on va les mettre à égalité à ceux qui ont cru et qui ont fait les bonnes œuvres, égal à égal, dans leur vie et dans leur mort, comme ils jugent mal Et il dit Ça c'est le verset 21, dans le surat al-Jasiyah. Et Allah SWT, il dit ensuite dans le verset euh, 28, dans le surat fad. Est-ce qu'on va faire ceux qui ont cru et qui ont fait les bonnes œuvres à, à égalité avec ceux qui ont fait le désordre sur la terre Est-ce qu'on va mettre à égalité les pieux et les pervers hein Donc ça c'est le verset 28 dans le surat Sad, et il dit dans le verset 20 dans le surat Al-Hajr, Allah s.a.a. il dit, est-ce qu'ils sont égaux les gens du paradis, les gens de l'enfer et les gens du paradis Les gens du paradis ce sont unis, ça ils ont, ceux qui auront le succès, qui auront la victoire. Au jugement dernier. Donc, ça, c'est des exemples que Allah a pour lui, au jugement dernier, il ne va pas juger le monde à égalité. Tout le monde ne sera pas égal. Et donc, euh, après, il dit est-ce qu'ils sont égaux Ceux qui savent et ceux qui savent pas hein, Ça, c'est dans le verset 9, dans Surat euh, Az-Zumar, Et il dit dans Surat Fatir, le verset 28, C'est uniquement les savants parmi les serviteurs d'Allah qui ont la crainte. Allah, salam alaikum. Als ik het manteligeleven van Ibn al de Scheik el de Ibn Qayyim al dit is een van de dingen Allah a in het a leerde. De Scheik dat is alleen la connaissance d'Allah qui peuvent craindre Allah, c'est comme si c'est juste eux qui craignent Allah, ceux qui ont la connaissance. Euh, après, il mentionne le verset 43 dans sourate Al-Ankabut, il dit «Wa-t-il qu'à l'amsa l'navrubuha l'innas wa mayaqiluha » C'est-à-dire, on donne ces paraboles-là pour les gens, et c'est seulement ceux qui ont la science qui les comprennent, qui comprennent ces paraboles. أه أمثلة كثيرة لله سبحانه وتعالى. أرسل المثل على الشيخ السعدي. ذي إلا أهل العلم الحقيقي الذين وصل العلم إلى قلوبهم. وهذا مدح للأمثال التي يضربها وحسن على تدبرها وتعقلها ومدح لمن يعقلها. وأنه عنوان على أنه من أهل العلم. Throuf, de de Le sheikh dit donc, l'imam as-sa'di il explique ce verset en dit que sauf les gens qui ont la science comprennent les exemples d'Allah sest ça veut dire que euh, ceux qui ont réellement la science c'est ceux, ceux dont la science est entrée dans leur cœur et Euh, c'est une glorification pour ces exemples et paraboles que Allah donne aux êtres, aux êtres humains pour inciter les gens à méditer sur ces paraboles et ces exemples et euh, c'est une glorification pour la personne qui va réfléchir sur ces exemples et méditer dessus pour essayer de les comprendre. Euh, et aussi, euh, c'est pour inciter euh, à faire comprendre l'importance des gens de la science. Et on a compris par là que Euh, c'est uniquement ceux qui ont la science qui les comprennent ces paraboles-là, et que celui qui ne les comprend pas, il ne fait pas partie des savants, il ne fait pas partie de ceux qui ont la science s'il ne les comprend pas. Et donc, euh, les, les signes et les versets d'Allah qui parlent du mérite des savants sont très très nombreux en dehors de celui-là. Et donc, le chef, il mentionne une série de hadiths, il dit « al wa al-bukhari Fi sahihayhim min hadith Muawiya ibn Abi Sufyan radi Allah anhu qala sami'tu an sallallahu alayhi wa sallam yaqul bihi khayran faqahu fi al-din Le prophète rasoulallahu dit Al-Bukhari en Muslim dans leur Sahih selon Muawiya ibn Abi Sufyan il dit wa Allah la uh, il dit Donc l'Imam we kennen. Nauwij nawawi het is een de belangrijkste van de wereld. Het de chercher la van de la Het is une van de belangrijkste van de wereld. Het is een van de chercher la compréhension de een de pourquoi il faut chercher la compréhension et la science de la religion c'est parce que cette connaissance et cette compréhension va t'amener à avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala ibn al-qayyim al-jawziyya lam lam lam bihi kama Donc, l'imam ibn al-Qayyim, il explique sa hadith en montre un exemple par le posé de la signification de sa hadith. Dans le sens que si on dit que celui pour qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion, ça implique en même temps que celui pour qui Allah euh, ne veut pas du bien, il ne lui donne pas la compréhension de la religion. Ça veut dire que si tu t'as pas la compréhension de ta religion, Ça veut dire que Allah ne t'a pas voulu du bien. D'accord Donc, cherche la, cherche la compréhension de la religion, hein et donc, euh, Inch'Allah, ça va, ça va faire en sorte que tu auras le bien qui vient d'Allah. Après, euh, le Jain s'est le dans hadith وَاخْرَجَ à Abu Dawud, وَغَيرِ, mais le hadith de Abu Darda, قال, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وفيه ان فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائل الكواكب الشيخ الذي ذكر البروفيسور سلم الامام للصحابي ابو الدرداء التيكو que le mérite que C'est comme le mérite de la lune par rapport aux autres astres dans le ciel. Donc euh, les, savants, les, les adorateurs, ils ont ils ont un mérite. Ceux qui font beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup d'adoration, ils ont du mérite. Mais le savant il a plus de mérite que même s'il fait moins d'adoration. Euh, et son mérite par rapport à, au mérite des adorateurs, c'est comparable au mérite que اللنعه ciel النصوص وغيرها تدل على التفاوت بين العالم والجاهل اما بالنسبه للمراه فقد جعل الله شهادتها في الامور الدنيويه شهاده الرجل فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن تربون من الشهداء قال ابن كثير وهذا إنما يكون في الأموال وما يقصد به المال وما يقصد به المال وإنما أقيمت امرأتان مقام الرجل لنقصان عقل المرأة لذلك لا شيء في الذكر ففي ذلك تكس كمانس Euh, le degré de divergence ou le degré de les degrés qui existent entre les savants et les ignorants ils, ils sont pas au même niveau hein et même dans la réalité tu peux pas mettre un, un ignorant au même niveau qu'un savant c'est un grave c'est une grave euh, injustice de faire ça parce que tu vas donner un vote à quelqu'un qui est savant et tu vas donner le vote à quelqu'un qui est ignorant puis tu le mets à égalité Ça veut dire que pour toi, l'ignorant, il a la même valeur que le savant. Et, et, et son vote a le même poids dans la balance. Et ça, c'est absurde, hein. Parce que l'ignorant, il connaît rien de la politique, connaît rien de l'économie, connaît rien des, des situations euh, qui, qui ont rapport avec l'État, et avec la dirigeance de l'État. Et tu lui dis, donne-moi ton vote, et l'autre qui est un professeur en soi, en économie, en politique, ou en, en d'autres domaines qui ont rapport avec ces domaines-là, lui, il va donner son point de vue, puis son point de vue, il a pas plus de valeur par rapport à celui qui sait rien du tout. Hein? Ouais, et des jeunes, bon, par rapport à l'âge aussi, tu vas, si tu vas dire, quelqu'un qui sort de l'école secondaire, ou qui, qui sort de, qui a 18 ans, il a pas d'expérience, pas de connaissance de la politique, pas de connaissance de quoi que ce soit, tu lui dis, vote, donne ton vote. D'accord Bon, c'est pour te dire euh, que c'est sûr que ces jeunes-là, ils ne vont pas poser d'une façon claire et euh, avec, avec réflexion, et même s'ils le font, ben, c'est pour dire que euh, le vote d'un jeune de 18 ans qui est ignorant, il aurait le même poids que le vote d'un vote de 18 ans, quelqu'un de 18 ans qui serait par exemple plus connaissant dans ces domaines-là, ou dans la religion d'Allah ou dans d'autres choses de ce genre. Donc, euh, si on met les gens qui ont de la connaissance au même niveau que les gens qui n'ont pas de connaissance, eh bien c'est une injustice, c'est une injustice qu'on fait. Après, il parle de la femme et de l'homme, et il dit que on n'a pas le droit de mettre le vote de, de l'homme à égalité avec le vote de la femme. Il dit que qu'Allah dans les affaires de la dunia, il a fait une distinction entre le, vote de, entre la, la, la, la, le, le témoignage de la femme et le témoignage de l'homme. Par exemple, euh, dans les affaires de la dunia, le témoignage de deux femmes équivaut au témoignage d'un seul homme. Et il mentionne le verset 282 dans Surat al-Baqarah qui dit « Faites témoigner deux hommes, deux hommes parmi vos témoins. Faites témoigner deux hommes. Mais si vous ne trouvez pas deux hommes, alors faites témoigner un homme et deux femmes. Donc ça veut dire que le témoignage de, des deux femmes vont remplacer le témoignage de l'homme. OK Et c'est ceux parmi, ceux parmi les témoins que vous avez agréés. Donc c'est pour dire, l'Imam Moukatir, il donne un tapis de ce verset-là et il dit que... C'est uniquement dans les questions économiques et les affaires d'argent, dans les choses de la que qu'on donne le témoignage de deux femmes. Vous avez le témoignage d'un homme équivaut au témoignage de deux femmes, ou le témoignage de deux femmes équivaut au témoignage d'un seul homme. Pourquoi À cause de la faiblesse de leur, de leur euh, raison. Nous sommes à l'île Mar'a. La raison de la femme n'est pas au même degré que le, la raison de l'Homme. Même s'il si, y a des femmes qui sont plus intelligentes que certains Hommes, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des femmes qui sont plus intelligentes, mais en général, la femme, est, elle, a, elle a moins de, de raison dans ces affaires-là que l'Homme. Et donc, c'est pour ça qu'on ne lui demande pas de s'occuper se, de, se, de, de ces affaires-là puis de, de les prendre comme témoins euh, principaux dans ces choses-là. Il y en a même qui ont expliqué que le fait qu'on demande deux femmes de témoigner plutôt qu'un homme, c'est que la femme est plus faible, aussi. Et donc, euh, si elle témoigne dans ces affaires-là, puis qu'elle est toute seule, c'est moins dans la balance, parce que si elles sont deux, c'est plus fort, et donc elles peuvent moins se faire intimider dans les questions d'argent et de, affaires en qui ont rapport avec ces choses-là. Après, il mentionne fait les paroles de Cheikh Saadi, il dit, « Waqala Saadi, إن شهادة امرأتين قائمة مقام الرجل الواحد في الحقوق الدنيويه أما في الأمور الدينية كالرواية والفتوى فإن المرأة فيه تقوم مقام الرجل. فاسمع الإمام عبد الرحمن السدي. il dit les les points dans lesquels le témoignage de deux femmes équivaut au témoignage d'un homme. cest qui au droit Dans la dunya, des choses qui ont rapport avec aux droits, euh, aux droit des individus, des choses économiques ou matérielles, des trucs comme ça dans la vie d'ici-bas. Mais si c'est des questions religieuses, comme la transmission de hadith, ou bien la fatwa, une femme, elle a la même valeur que un homme là-dedans. Donc si une femme transmet un hadith, ça a la même valeur que si femme, un homme a transmis un hadith. Ou si une femme donne une fatwa, avec Science, avec connaissance, c'est la même valeur que le fatwa d'un homme. Il n'y a pas de divergence, il n'y a pas de différence entre le fatwa d'un homme et d'une femme. Mais dans les affaires de la Dunia, témo le témoignage de deux femmes équivaut au témoignage d'un seul homme. Donc, c'est pour faire comprendre que je ne peux pas mettre le, le vote, un vote pour les choses de la Dunia, même de, donner la même valeur au vote de l'homme que à celui de la femme. Le chef il dit, Kulto, فاين انتم يا دعاة الانتخابات من هذه النصوص التي هي اظهر من وضوح في في الوضوح من الشمس في ربيع النهار في رابعه النهار ولكن ما عسانا ان نقول الا ما قاله الشاعر يقضي على المرء في ايام محنته حتى يرى حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن إن الانتخابات يعتبر شهادة لمن ينتخب بمعنى أنه ان من ينتخب مرشحا له دائرته الانتخابية فقد شهد بأهليته لتحمل مسؤولية المناطق به المناطة به والعلماء يشترطون في الشاهد أن يكون عدلا أي مسلما عاقلا بالغا سالما من أسباب الفسوق سالما من أسباب الفسوق وخوارب المرؤة وهذا الشرط يعز وجوده وتحققه, وتحققه في كافة الشعب فظهر بذلك بطلان دعوة دعاه الانتخابات en de schade is in een muurschichaam hebt. Er staat in het leven in een kathir, dat ze het in het verhaal, ze het niet meer De oh, de democratie en de leven, deze tests plus que le soleil en plein jour dans, dans, dans le printemps, euh, et euh, on peut dire les paroles du poète, euh, en fait il mentionne les, les paroles d'un du, vers qui dit que tu vas voir quelque chose comme si c'est bon alors que c'est pas bon, à la fin c'est comme si pour dire, pour dire ça, qu'est-ce qu qui est mauvais tu, tu le vois devenir bon maintenant dans tes, dans tes yeux, et après il dit que les, les élections ils le considèrent comme une forme de témoignage, parce que tu donnes un témoignage pour la personne pour qui tu votes. Et donc le chef, il dit que euh, pour les ulama, ils ont mis comme condition, ils ont mis des conditions pour le témoin dans l'islam. Dans l'islam, quand on va à la cour et qu'on a besoin de de, de témoins, ce n'est pas n'importe qui qui va être accepté comme un témoin valable. Il faut que ce témoin-là ait certaines conditions Et parmi les conditions pour que quelqu'un soit un témoin, il faut qu'il qu soit un musulman, il faut qu'il soit euh, qui ait sa raison, il faut qu'il soit adulte, il faut qu'il soit exempt de toute forme de de perversité, de péché et de choses qui sont contraires aux mœurs, hein, et aux bonnes mœurs. Donc, ces conditions-là sont sont pas présentes dans la plupart de, des habitants dans, dans, dans la population, dans le peuple. Et donc on voit clairement la fausseté de cette prétention-là de ceux qui appellent à la démocratie, d'appeler le, le peuple à choisir un élu hein, pour leur région ou pour leur euh, quartier, ou des trucs de ce genre. Parce qu'ils n'ont pas les caractéristiques nécessaires pour être des, des témoins dans l'islam. Et euh, l'imam ibn Kassir, quand il dit, à, par, à, à propos du verset euh, des, du témoignage, il dit, parmi ceux que vous agréez comme témoins, le chef il dit au sujet de cette partie-là dans le verset, il dit que c'est la preuve qu'il faut que le témoin ait euh, les, euh, certaines conditions d'honnêteté en lui-même, sinon il ne va pas être accepté comme, comme témoin, d'accord. Et euh, on va terminer avec euh, le dernier point, « C'est l'humour à la tila ta'oud ou bel fa'ida. Et qu'un des méfaits de la démocratie, ça c'est le point numéro 19, c'est que. Un des méfaits de la démocratie, c'est que un c'est une perte de temps. C'est une perte de temps dans des choses qui n'ont aucun intérêt, aucun bienfait. Le chef il أخرج البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغضون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ قال ابن حجر قال ابن بطال معنى الحديث أن المرء لا يكون فارغا حتى يكون مكفيا مكفيا صحيح البدن فمن حصل له ذلك فليحرص على أن لا يغض. أو أن لا يغبن بأن يترك شكر الله على ما أنعم به عليه ومن شكره ومن شكره امتثال اوامره والشنبه نواهيه فمن, فمن فرط في ذلك فهو المغبون قلت تأمل قوله ومن شكره ومن شكره امتثال, امتثال امره اوامره واجتناب نواهيه فمن فرط في ذلك فهو المغبون فهل امتثل دعاة الانتخابات الأوامر اه اوامر تعالى انفسهم بما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع بالنفع من طلب من طلب العلم النافع والحرف عليه وتعليم الناس التوحيد والسنه وتحذيرهم من الشرك والبدعه فان هذا هو الذي ينفع الامه ويغير الحال فقد قال تعالى ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض وقال تعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال تعالى فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا Chef, ik zeg je, dit is de laatste keer dat ik dit zeg. Het is niet zo dat ik het niet meer kan. Het is niet zo dat ik het niet meer kan. Het is niet zo dat ik a donné aux hommes Het is niet zo dat ik het niet meer kan. Het is niet zo dat C'est la, la santé et le temps libre. Ça, c'est deux grâces qu'Allah a données aux hommes. Ils sont perdants là-dedans. C'est la santé et le temps libre. Et l'imam le Hajar, il en tient aux paroles de l'imam ibn Babbal qui explique ce hadith. Il dit qu'une personne, elle n'a pas, pas de temps libre tant qu'elle n'est pas en bonne santé. Hein, et quand elle est en bonne santé, là tu dis, puis qu'elle a du temps libre, là tu dis qu'elle est une personne en, en en santé qui a du temps libre, euh, tu dis, cette personne-là, euh, qu'elle a une, cette grâce d'Allah. Toutefois, quand tu l'as cette grâce, qu'est-ce que tu fais avec C'est ça l'important. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette, cette, ce temps libre et cette santé que Allah t'a donné Est-ce que tu vas en profiter pour satisfaire tes désirs, puis faire des péchés, ou bien tu vas l'utiliser pour être reconnaissant envers Allah. Et donc, Si tu, si tu veux remercier Allah réellement pour cette grâce, alors obéis à Ses ordres et écarte-toi de, de Ses interdictions. Toutefois, si tu t'écartes, si tu euh, as négligé dans cet aspect-là, alors là tu es perdant. » Tu es perdu. Et là, il mentionne et dit observez bien comme il faut qu'est-ce que le Cherif dit que euh, de, parmi les, les aspects d'être reconnaissant envers Allah pour cette grâce il faut faire ce qu'Allah ordonne et s'écarter de ce qui nous interdit, et que celui qui n'a pas fait ça, eh bien il les perdu. Il dit, est-ce que les gens qui appellent à la démocratie, ils ont ordonné, ils ont respecté ces ordres, est-ce -ce, est qu'ils se sont, euh, qu ont respecté les ordres d'Allah Est-ce qu'ils se sont occupés eux-mêmes avec des choses qui sont bénéfiques et qui vont leur ramener du bien à eux et ainsi qu'à la société Et est-ce qu'ils vont inciter la société à rechercher la science qui est bénéfique pour eux, la science de l'islam, et les inciter à vraiment avoir un grand intérêt pour cette science, et d'apprendre aux gens le et de la Sunnah, et de les avertir contre le shirk et la hein Ça c'est des choses qui vont amener du bien à la oumma et qui vont changer leur état et leur situation. Il dit euh, le verset 96. Et si les gens de la cité avaient cru et avaient créé Allah on leur aurait ouvert les portes des bénédictions du ciel et de la terre. Et il mentionne le verset 11 dans le ar Ra'ad, il dit, et Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'ils n'ont pas changé ce qu'ils ont en eux-mêmes. Donc, ça c'est des exemples, et il mentionne le verset 10 et 12, de 10 à 12 dans le Nuh. Il dit, et Lourdes a dit, pardonne, euh, demandez pardon à votre Seigneur, il est pardonneur, il est certes très pardonneur, il va vous faire descendre de la pluie du ciel, et il va vous euh, donner de, des biens et des enfants, et il va vous donner des jardins et des ruisseaux. Donc ça chose qui nous montre que si tu es reconnaissant envers Allah, il va te donner ça, et le fait de ne pas apprendre aux gens le tauchid et les bases de l'islam et de leur enseigner la ilm, c'est ça ce qui fait que le peuple est dans l'état qu'il est actuellement et qu'il continue dans cet état-là malheureusement. Donc ceux qui sont élus, lorsqu'ils sont élus, ils n'enseignent pas aux gens le bien, et ils n'enseignent pas aux gens le tauchid de la religion. Il dit, les gens qui sont dans la démocratie et qui appellent à la démocratie, pourquoi ils gaspillent le temps des gens et ils occupent le, le, le temps des gens avec des choses qui n'ont aucun intérêt, hein, en faisant des assemblées dans les assemblées, euh, des, des députés en die commence met het des des bases en de parler pour rien shika aljawabi aifuhu ay ala ala an fi fi Wa fi salaf. Wa fi khalaf. Donc le sheikh il dit la réponse, on peut, on peut la savoir clairement. Est-ce qu'ils ont respecté ça, les gens qui attendent la démocratie? C'est clair qu'ils n'ont pas respecté ça. Ils perdent leur temps, tout le temps. Et quand on compare leur état avec l'état des salafs, les premiers musulmans parmi les Sahaba et les on voit des choses étonnantes de la part des sahabas, que parmi eux il y en a qui prenaient même pas le temps de manger parce que pour eux c'était considéré comme une perte de temps donc ils voulaient ils voulaient même pas manger trop ils prenaient pas trop leur temps pour manger euh, parce qu'ils considéraient que ça les occupait de choses qui étaient plus importantes donc ils mangeaient juste un petit peu c'est tout et, et euh, aujourd'hui il y en a qui les occupent leur temps par des choses vraiment futiles et complètement vide de bienfaits, et tout le bien est dans le, dans le fait de suivre les salafs, et tout le mal vient du fait qu'on innove, on suit les innovations déjà qui sont venues après, après les salafs, et il y a un autre point, il y a un autre point rapide, on, va, on peut le faire, c'est ce qui dit, « L'élu'awâle l'Nasi ezhar al-ba'atillahum bi mazhar al-Haqq, C'est-à-dire que, également, un des méfaits de la démocratie, dans le point numéro 20, c'est qu'on égare les, les gens, les musulmans ordinaires, qui n'ont pas étudié l'islam, on les égare en leur faisant montrer la vérité comme si c'était le faux, et le faux comme si c'était la vérité. Et euh, il dit, <rire> « بمظهر الحق الذي يجب قوله التدل... قبوله تضليلا لنعمة الناس ومن أبرز الأشرطة في ذلك الشريط بعضوان أدل أمانة ولا ترك السفرا وشريط الانتخابات وإرادة الأمة لعبد المجيد الزنداني وسوف نعقد لهذين الشريطين بابا مستقما لعرض ما فيهما de tamwihim wa dit wa izhar al-batil fi surat al wa al fi surat al-batil que parmi les exemples de ça, c'est que beaucoup des gens qui appellent à la démocratie, ils font paraître aux gens que les élections c'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose de bien, ils égarent les gens donc avec ça, et ils leur font paraître ça comme si c'était la vérité. Et parmi les choses les plus apparentes à ce sujet, il y a les deux cassettes qui ont été faites à ce sujet-là par Abdel-Madid al-Zultani. La première cassette c'est Addil Amana wa ta kun C'est-à-dire Amana, c'est-à-dire le, le dépôt ou la confiance à celui qui, qui la mérite et ne soit pas sefran c'est-à-dire 0-0. Et Shari'z euh, al-Intihabat. La, la, la, la démocratie c'est la volonté de la oumma ou la volonté de la, de, du peuple. Hein? Donc ils ont remplacé le mot shab par le mot « Ummah » pour essayer de le rendre un petit peu plus islamique, la volonté de la oumma au lieu de la volonté du peuple. Et, euh, Donc, il dit qu'il y a un chapitre, le chapitre 3, c'est, ça va être pour réfuter tous les arguments individuellement qui ont été mentionnés dans ce, dans ces cassettes-là, et pour mon, faire, pour essayer de faire montrer aux gens que la démocratie c'est bien. Mais il dit qu'on va réfuter ça, euh, point par point, puis on va montrer, euh, que, on va réfuter la, le mensonge qui a été dit dans ces deux cassettes-là, Inch'Allah. Après, il y a un autre point, في الوقت ذاته، إذ كل شيء يطرحه النواب لتنفيذ العملية لعملية التصويت، للتنفيذ لعملية التصويت. نشيخ من ذلك الكورونا الربوية التي أقرت بالعربية فالله المستعان، ولعل هذه المفسدة أشبه ما تكون بالمفسدة الخامسة عشر. نشيخ نزيك، également il y a le fait les gens doivent être soumis à tout ce que les, euh, les représentants dans les parlements euh, ont décidé et que ça doit être exécuté par les voies de vote, par leur, leur vote qu'ils décident dans les parlements. Donc euh, si, euh, comme par exemple, les, votes, euh, les, les prêts avec intérêt, et eh ça a été accepté par la majorité, alors que ça c'est un effet comme celui qu'on a mentionné au point numéro 15, il y en a dans certains endroits, ils ont fait passer des votes dans les parlements pour demander est-ce qu'ils acceptaient ça, même ici toutes les lois qui sont décidées là, sont toutes votées par les membres du parlement, tu comprends Donc qu ce qui se passe c'est que les gens votent pour un, un représentant dans leur comté, le représentant c'est un député, puis après il y a les ministres, Certains de ces députés-là vont être choisis par le parti comme étant des ministres, par le chef du parti. Puis là, eux, les ministres, c'est eux qui vont voter pour les, pour les lois. Puis les députés aussi vont voter pour les projets de loi qui sont présentés. Si le projet de loi est voté par une majorité, ils l'acceptent, ça devient une loi. Et si la majorité, ils refusent la loi, ben là, c'est rejeté comme projet. Donc c'est pour dire, Ils font n'importe quoi, mais ils ne se basent pas sur la, la révélation d'Allah. Ils ne vont pas demander est-ce qu'Allah a dit que c'est halal ou haram. Non. Ils vont se baser sur est-ce que la personne l'accepte ou non. Et puis s'il l'accepte, ça y est, c'est fini. Subhanallah. Donc, euh, ça c'était le point 21. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Puis on va, on, va commencer, on va continuer ça, Inch'Allah, la semaine prochaine, à partir du point 22. La suite. Zulmai Subhanakallah Wa bi-chamdik Shadhala ila ila En staghfiruka Wa atubu ila